Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate et se mirent à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même « Christ roi !» Pilate l'interrogea alors en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu le dis. »« Je ne trouve rien de coupable en cet homme. »« Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé, jusqu'ici !» « Cet homme est-il Galiléen ?» Et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait le voir faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, Mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Puis, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate avait assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple. « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Cet homme n'a vraiment rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Crucifie-le Crucifie-le Mais quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. « Il sera fait ce que vous demandez. » Il relâcha celui qu'il réclamait, qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine en se lamentant sur lui. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point à l'été !» Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous !» « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. « Il a sauvé les autres, alors qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, s'il est l'élu de Dieu !» Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs !» L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriaient. « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on ont nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. »« Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9 neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle après avoir vu ce qui était arrivé s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement en regardant ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation. Le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, selon la loi, elles se reposèrent le jour du sabbat.